Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 7 dans la lecture de l'explication du livre Kachf al le chap de sheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc à donc cette partie où le sheikh répond aux questions qu'on lui pose. Donc on va lire les questions et les réponses et on va commencer la partie suivante de l'explication du matin. Euh, de questions qui suivent. Donc, une la question. Euh, la première question. Ma yaqoolu tib tib al qulub wa dawa'uha. Celui qui dit la, guérie, euh, la médecine des cœurs et le remède des cœurs. Kalamun le Shaykh répondit. Kalamun ma huwa bi-saḥīḥ mujmal tib al بالتبع الشر ودواءها باتباع الشر ولكن هذا طب بنفسه ودواءها بنفسه وأنه ينفع ويضر وهذا ما يصلح هذا يوهم يهمن هذا يهمن يكفي أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي Donc ça, c'est une question qui a été posée au, au chef euh, par rapport au fait de dire la médecine des cœurs ou bien le remède des cœurs. Euh, Qu'est-ce que le chef veut dire exactement par ça euh, Il dit que c'est une parole qui est ambiguë, qui est, que ce n'est pas correct de dire ça parce que c'est une parole qui peut avoir plusieurs significations. Il dit que la, le remède des cœurs, c'est uniquement en suivant la charia. Et euh, la guérison des cœurs, c'est uniquement en suivant les règles de la révélation. Euh, donc ça, c'est un remède en lui-même et c'est une guérison en, en soi. Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit par la suite je n'ai pas, pas bien compris, j'ai pas bien euh, saisi la signification de qu'est-ce qu'il voulait dire par la suite Euh, ensuite, l'autre question, euh, est-ce qu'on juge qu'il est dans le coffre ou non Donc euh, je pense peut-être que dans cette euh, partie-là, il y a des questions qui ont précédé probablement, euh, ou des choses qui ont précédé qui n'avaient pas été enregistrées, et puis euh, à cause de ça, ça n'a pas été euh, transcrit. Donc peut-être qu'il y a des parties de, des, des questions qui, ont, qui, ont, qui sont manquantes. Toutefois ici, euh, ils disent, euh, la question c'est est-ce qu'on est, est -ce qu juge à son sujet qu'il qu est dans le coffre ou non. Et le chef il répond akbar, salla daahum euh, ou bihim, shufaa la Annahum يدعوهم ليشفعوا هذا ليشفعوا هذا هذا الشرك الأكبر أما لو طاف بالقبور ويظن أنه مشروع ويقول إنما أقصد الله في طوافي ويقصد أنه مثل الكعبة يجوز الطواف به هذا شرك وبدعة وهذا نادر فالطواف الذي يحصل منه الغالب أنهم يقصدون التقرب إليهم. وهذا المعروف عنهم donc euh, ici le cheikh en répond il dit que c'est une forme de akbar comme si par exemple il priait à eux et il leur faisait des douas et il les appelait à l'aide et au secours dans les moments de détresse et qu'il croit que euh, ce sont des intermédiaires et qu'ils peuvent créer, ou qu'ils peuvent gérer contrôler l'univers, ils les invoquent pour qu'ils puissent intercéder pour eux. Ça, c'est une forme de shirk majeur. Euh, et ils disent, par contre, si la personne, elle fait le tawaf, c'est-à-dire, elle tourne autour de la de, de, des tombeaux, et elle pense que ça, c'est quelque chose qui est légiféré, et la personne dit, je fais uniquement ça en, en me dirigeant vers Allah, subhanahu wa ta'ala, dans mon tawaf, et Euh, il, il, il fait ça de la même manière que, euh, à la Kaaba Et il pense que ça s'est permis de, de faire ce, ce genre de tawaf Il dit ça c'est shirk et bid'ah Et ça c'est très rare Parce que la majorité lorsqu'ils font ce genre de tawaf autour des tombes Ils le font avec l'intention de se rapprocher de ceux qui sont dans ces, ces tombeaux-là Et ça c'est ce qui est connu à leur sujet Et uh, une autre question, hadha zabh 'inda 'atabat manzil hal shirk? la question c'est celui qui sacrifie un animal ou qui égorge un animal au seuil de la porte. Hein, sur, le, sur le seuil de la porte de d'une maison. Uh, que ça akbar. <muchasí> lil <coughs> donc le sheikh, il al-Zayd ils, ils font ça pour le jin et euh, c'est <coughs> pour le jin qu'ils le font donc c'est une forme de shirk majeur euh, ça fait partie de l'adoration des djinn. et le sheikh, il dit, euh, après on lui pose la question c'est <coughs> <Hein? coughs> comme si la personne elle continuait sa, sa, la question par rapport à la réponse que, le sheikh, il vient de, euh, de répondre il nous dit hada izakanat taqarrub lil jin faqad donc ça dit ça c'est si se rapprocher du jin seulement et le al jawab la hum lil hatta hatta la Le sheikh, il répond, il dit que, que c'est ce pas nécessaire que la personne qu'elle le fasse dans le but de se rapprocher du djinn seulement. Euh, il dit non parce qu'est-ce qu qu'ils font en fait disent, euh, disent au djinn, ou bien qu'est-ce qu'ils font comme sacrifice euh, sur le pied de la maison en, en disant Donc ils égorge pour les djinns l'animal pour que les djinns ne leur font, ne leur fassent pas du tort dans leur dans leur maison. C'est ça leur but. Et ça c'est quelque chose qui était fait dans le sud et maintenant c'est ça a été enrayé maintenant. Enfin, les gens maintenant ils le font plus. alhamdulillah. Sauf que dans d'autres pays musulmans il y a des gens qui font ça. Quand ils construisent une maison ou ils font un projet de construction ou quelque chose comme ça, eh bien, ils sacrifient ou ils égorgent un animal à cet endroit-là dans le but de calmer les djinns ou d'apaiser les djinns ou de, de, de faire en sorte que les djinns ne leur fassent pas du tort ou des choses comme ça. Et donc, ça, c'est courant dans des, euh, pour les catégories de personnes qui adorent les djinns. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au shaykh. « Kathir pas là talaba » يفهم من الشرك انه طلب قضاء الحاجه من الاموات وانه اذا طلب من الميت الشفاعة يعني يدعو له يقول هذا, لي, هذا ليس من الشرك لكن يكون Donc, euh, question qui a été posée au cheikh et ça c'est une question aussi importante euh, il dit que beaucoup d'etudiants comprend que le c'est le fait de demander aux morts de régler nos besoins et de faire qu'est-ce qu'on a de, leur, de, de nous donner qu'est-ce qu'on leur demande euh, et que s'ils demandent aux morts l'intercession et l'invocation euh, ils disent ça c'est euh, c'est un doigt pour lui donc pour eux ils considèrent que ça c'est pas shirk mais que c'est bid'a donc le le il répond le diable al akbar كلهم مرتهنون بأعمالهم والدعاء والشفاعة تكون في حياته ولهذا لما استسقى عمر للصحابة لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم وإنما استسقوا بالعباس ويزيد بن الأسود وبالدعاء ولو كان هذا شرعي Donc la réponse à cette question, le sherif dit, si tu demandes à un mort de faire des doigts pour toi, ou tu demandes à un mort de d'intercéder pour toi, ça c'est du shirk akbar. C'est pas une, seulement une bid'a, c'est un shirk akbar, une forme de shirk majeur, parce qu'ils ne sont pas capables d'invoquer pour toi, ni d'intercéder pour toi lorsqu'ils sont morts. Eux, ils sont maintenant pris en otage par leurs œuvres C'est-à-dire du moment qu'ils sont morts C'est-à-dire ils sont pris en otage eux-mêmes par leurs œuvres Par les actions qu'ils ont faites Et euh, ensuite il dit L'invocation et l'intercession Ça c'est durant leur vie Quand ils étaient vivants On, peut, on, peut demander, on pouvait leur demander euh, Durant leur vie D'intercéder pour nous Ou de faire des doigts pour nous Mais lorsqu'ils sont morts, on ne peut plus leur demander Et ils ne peuvent plus faire rien pour nous C'est pour cette raison-là que lorsque Omar ibn al-Khattab Lorsqu'il avait besoin De de faire Alistisqa euh, de, de, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala Pour la pluie eh bien euh, yani, Il n'a pas demandé Par le prophète wa sallam, Que la pluie tombe Hein Et il n'a pas demandé l'intercession, il n'a pas demandé au prophète d'intercéder pour eux, après sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé voir l'oncle du prophète, Al-Abbas, et il est allé voir, dans une autre occasion, euh, c'était Yazid et Aswad, et c'est eux qui ont fait les doigts et c'est à eux qu'ils ont demandé de faire la demande de la pluie, et par l'invocation également. Donc, si c'était légiféré dans l'islam de faire euh, la demande de l'appui par le prophète, même après sa mort, alors Omar ibn al-Khattab n'aurait pas demandé à des gens qui sont vivants, il n'aurait pas laissé le prophète Mohamed, il aurait dit directement au messager d'Allah, demande pour nous, invoque pour nous. Hein? Donc, ça c'est un exemple hein, comment on répond à ces... هذه السؤال لا. هناك سؤال كان اتيت poser au cheikh سؤال Sidi شيخ عبد القادر الجيلاني هذا الذي ذكره شيخ الاسلام كان في اي سنه الجواب اظنه في القرن السادس ما ذكر Muhammad محمد بن عن الشيخ عبد شيء الجواب من العلماء له اغلاط وله اخطاء مثل غيره نسال الله أن يوفق الجميع المقصود أن من أهم الأمور في حق المؤمن أن يطلب العلم وان يتفقه في الدين دونك لو شيخ ال دي او اون لي بوز لا كاستيون او شيخ اا بخصوص سيدي عبد القادر الجيلاني اا que Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Il était en quelle année La réponse, ou bien il ne parle pas d'Ibn Taymiyyah, il parle peut-être du Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahab, celui qu'il a mentionné, parce que dans le texte, il a parlé de ceux qui euh, appelaient ou invoquaient euh, Abd al-Qadir al jilani Donc celui dont il a parlé, dans quel siècle il est, il est né, ou à quelle année il est né, et le Cheikh, il répond, il dit, je crois que c'était dans le VIe siècle. Et... Euh, Ensuite, euh, la question, une autre question. Euh, il dit, le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien mentionné à propos de Abdul Qadir. Et Cheikh bin Baz il répond, il dit, il fait partie des ulama, il a des erreurs et, et des, des, des fautes comme d'autres que lui. Et on demande à Allah de donner le succès à tous. Ensuite le chef, il commence à faire un petit rappel sur l'importance de la science et de chercher la science Donc il dit « min fi haqq mu'min en y atluba l'ilm Wa en y fi al-din في iza أو allahu lahu durus fi fi fi Famin wa والله عز وجل يقول في كتابه العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فأولو العلم هم الذين عرفوا الله وعرفوا حقه وعرفوا دينه والعلم لا يحصل إلا بالتعلم يقول, يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة لا تكون إلا بالعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من le il le but c'est d'expliquer que parmi les choses les plus importantes pour le croyant c'est qu'il recherche la science et qu'il cherche la compréhension de la religion et si Allah subhanahu wa ta'la lui facilite les cours euh, après l'Icha ou après l'Asr ou à nípte quel autre moment alors ça, ça fait partie des grandes grâces d'Allah subhanahu wa ta'la alors que cette personne-là euh, assiste et qu'elle écoute et qu'elle profite et qu'elle pose des questions et Allah azza wa jale il dit dans son livre, dans son grand livre euh, le verset 18 dans surat Al-Imran Que Allah est témoin, ainsi que euh, Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges et ceux qui détiennent la science. Donc ceux qui détiennent la science, ce sont ceux qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont connu dro le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont connu sa religion. Et la science ne peut être obtenue que par la, que par l'étude et l'apprentissage. Euh, il mentionne ensuite le verset 56 dans le surat dans lequel Allah a dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et l'adoration ne peut euh, être que par la science. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer Allah sans la science. Et le prophète s.a.w. a dit, celui qui, prend, qui emprunte un chemin dans lequel il, il, il obtiendra la science, eh bien, Allah s.a.w. dit, Lui facilitera par ce chemin, un chemin vers le paradis. Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallam a dit, Celui à qui Allah lui veut du bien, il lui facilite, euh, il lui donne la compréhension de la religion. Celui à qui Allah lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le cheikh dit ensuite, « Fattafa pour هو طريق العبادة وهو طريق السعادة وهو طريق معرفة ما يحبه الله وما يكرهه وما يكرهه الله وما أوجبه الله وما نهى الله عنه فكل مكلف من جن وإنس يلزمه التعلم والتفقه في كل ما في كل ما لا يسعه جهله Hataya Alifa ma fulikalahu minta atillahi wa ma nahaanhu minma asilla wa hataya abdullah ala bassira. Donc le shaykh il dit que d'avoir la compréhension de la religion, c'est la voie de l'adoration, et c'est la voie de la, du bonheur, et c'est la voie de la connaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et de ce qu'il déteste. Et de ce qu'il a rendu obligatoire et de ce qu'il a interdit. Donc toute personne qui atteint l'âge la, la, la, la, de responsabilité et de compréhension et de conscience, qu'il soit un djinn ou qu'il soit un être humain, il est obligatoire pour lui. Hein, il s'impose à cette personne d'étudier et d'apprendre sa religion et de connaître et d'apprendre et de connaître tout ce qu'il... ne Tout ce qu'il n'a pas le droit d'ignorer. Pour qu'il puisse savoir la chose pour laquelle, ou le but pour lequel il a été créé. Hein? comme par, Parmi les différentes formes d'obéissance d'Allah. Et la connaissance de ce qu'Allah lui a interdit parmi les, les, les péchés. Et la désobéissance d'Allah. Et pour qu'il puisse adorer Allah, subhanahu wa avec compréhension. Ça c'est ce qui est obligatoire. الشيخ الذي هذا واجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يتفقه في الدين وأن يتعلموا وذلك عن طريق القرآن بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته والسؤال عما أشكل ومن طريق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ومن طريق ما يقع من الخطب v čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli, v pondělí, v úterý, v úterý, v úterý, v úterý, v úterý, v úterý, v úterý, v úterý, v úterý, de compréhension et de responsabilité parmi les djinns et parmi les hommes parmi les euh, parmi les djinns et parmi les humains parmi les hommes et, et les femmes ils doivent tous apprendre leur religion et à, et à y chercher la compréhension de leur religion et ça c'est ça se fait par euh, le chemin de la lecture du Coran avec méditation hein, et Euh, C'est-à-dire que tu, tu lis le Coran et tu essaies de le comprendre, tu essaies de réfléchir sur sa signification et tu le récites euh, constamment et régulièrement et tu demandes des questions au sujet de ce que tu ne comprends pas dans le Coran et également ça se fait par la voie de la Sunna du Messager (sallallahu wa sallam et la lecture de ces hadiths et également Ça se fait par le, la voie des discours de la prière du vendredi. Lorsque tu vas écouter l'imam dans, dans les discours du vendredi et dans les cours, dans les mosquées qui se donnent, de même que les exhortations et les conférences. Toutes, toutes, ces, toutes ces méthodes, toutes, toutes ces techniques sont des moyens pour obtenir la compréhension et la science de la religion et dans le but de connaître ce que Allah a révélé إلى جفري أهدونه الشيخ الزانتوي فالواجب على المكلفين أن يجتهدوا في هذه الأشياء حتى يعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم الله عليهم وأعظم ذلك وأي وأسأله العناية بالقرآن يستطيع يقرأ القرآن في بيته ويتدبر ويتعقل وكذلك يسمع إلى إذاعة القرآن فيها قراء مجيدون فيها مواعظ إذاعة القرآن فيها خير كثير عظيم فيها مواعظ وفيها المحاضرات وقراءة القرآن والتفسير ونور على الدرب في الساعة التاسعة والنصف ليلا خير عظيم Donc, le cheikh il dit qu'il est obligatoire à toute personne qui atteint l'âge de, de, de conscience, de responsabilité, il doit faire des efforts pour euh, apprendre et pour comprendre ce que Allah a, obli a rendu obligatoire pour lui et ce qu'il a interdit. Ce qu'il lui a interdit. Et parmi les choses encore plus grandes et plus faciles encore, euh, il y a Par exemple, le fait de se préoccuper et euh, de s'attacher au Coran. Et toute personne est capable de lire le Coran dans sa maison et de réfléchir sur sa signification. De même que la personne euh, peut écouter le, la radio, la station Izaatul Quran en Arabie Saoudite. Et dans cette station de radio, il y a des récitateurs qui récitent très bien et il y a aussi des exhortations. Et « Iza'atul Qur'an », cette station de radio, il y a dedans un grand bien. Et il y a des exhortations, des conférences, de la récitation du Qur'an et de l'explication du Qur'an, de tafsir. Il y a également l'émission « Nourun al-Darb » qui passe à 9h30 le soir et il y a dans cette émission « Un grand bien ». C'est une émission où les ulama assistent et on leur pose des questions sur toutes sortes de sujets, de questions sur différentes choses Et eux ils répondent directement Donc ça c'est une émission très très intéressante aussi Après le Cheikh il dit Il faut à l'ahle de l'ilm et à l'amme de l'écrivain et de l'écrivain pour les gens, les gens et les gens et les gens et les gens Les gens pour et les gens et les gens et الجن خلق لهذا والإنس خلق لهذا فعلى الإنس والجن جميعا أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر سواء كانوا رجالا أو نساء سواء كانوا معذورين أو غير معذورين من جهة الأمراض وغيرها فالمعذور الذي لا يحضر الدروس في المساجد يسمع إذاعة القرآن يسأل بالهاتف ويكتب إلى العلماء ويقول أشكل علي كذا والآن يسر الله الهاتف فهو نعمة من الله ويسأل عن طريق الهاتف ويسأل عن طريق المكاتبة يوصي ثقة يقول أسأل, أسأل, فلان, أسأل, فلان, أسأل فلان عما أشكل علي من كذا وكذا وإيضا المرأة كذلك توصي أو تسأل بالهاتف أو تكتب Donc le الله il dit il est obligatoire à tous à, tout, à, toute, à toute personne euh, il dit à, aux, aux hommes de science et aux gens du commun de chercher à apprendre qu'ils soient des hommes ou des femmes des djinns ou des humains Les djinns ont été créés pour cela Et les hommes ont été créés pour cela Alors les hommes et les djinns Tous doivent apprendre Et chercher la compréhension de la religion Et ils ne doivent pas prendre ça hein, ils, ne, ne, ils ne doivent pas prendre ça à la légère Et négliger cette chose Qu'ils soient des hommes ou des femmes hein, Peu importe qu'ils soient excusés ou, ou non à cause des maladies ou des choses de ce genre C'est-à-dire qu'il soit excusé de, de, de se présenter dans les cours ou non. La personne qui est excusée de, de, de ne pas assister aux au cours à la mosquée, il peut écouter les, la, la radio et écouter les doulos qui se donnent à la radio, ou il peut téléphoner pour poser la question par téléphone, ou il peut euh, écrire la main et leur demander sur les questions qui, leur, des choses, sur des choses qui leur cause des euh, des problèmes qui qui est compliqué pour eux. Et le cheikh il dit qu'aujourd'hui aujourd'hui Allah a facilité par le téléphone et ça c'est une grande grâce de la part d'Allah subhanahu Il demande par téléphone ou il demande par écrit euh, et il, ou bien il, il, euh, il donne la charge à quelqu'un qui est qui est de confiance, qui est fiable pour que, que cette personne pose la question pour elle à propos de ce qu'il a comme, com, comme difficulté à comprendre dans la religion. De même que la femme également, elle peut demander à quelqu'un de poser la question pour elle, ou bien elle peut elle-même demander la question par téléphone ou par écrit. Donc les, les choses sont facilitées à notre époque, et euh, le problème malheureusement le malheur c'est que beaucoup de personnes se détournent et sont indifférents et insouciants et c'est ça le grand malheur al-Afiyah donc ça c'était un bon rappel du Cheikh Ibn Oubaz à propos de l'importance de la quête du savoir et de la science de l'islam euh, ensuite euh, il y a d'autres questions qui ont été posées euh, la question suivante بالنسبه لدعوه القبوريين هناك يخالفون ويقولون نحن ندعوهم الى الله عز وجل معهم فهل هذه الطريقه صحيحه وهل منهجهم صحيح on a posé la question au cheikh à propos de la da'wa de ceux qui sont en train d'adorer les tombes lorsque on veut appeler des gens qui sont Adorateurs de tombes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, qui ne sont pas d'accord avec, avec eux dans l'adoration des tombes, et ils disent, nous on les, on, les, on les appelle à Allah, et malgré ça ils vont et ils tournent autour des tombes avec eux, ils font le tawaf autour des tombes avec eux. Est-ce que cette méthode, elle est bonne? Est-ce que leur méthodologie, elle est correcte? الشيخ إذا جلس بينهم يعلمهم مثل ما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ويعلمهم إذا جلس للتعليم ما يأخذهم أصدقاء إذا جلس معهم وبقي معهم وخالطهم أو حاضر فيهم يدعوهم هذا الواجب عليه نعم من هؤلاء من يطوف معهم من هؤلاء من يطوف معهم الجواب لماذا يطوف معهم لا يطوف معهم هذا غلط لا يطوف بالقبور ولكن يعلمهم ويرشدهم ويقول هذا منكر وأنه إذا تقربا إلى صاحب القبر هذا شرك أكبر وأن هذه عقيدة المشركين يطوفون يتقربون لصاحب القبر Donc, euh, ils ont posé la question au Cheikh à propos de ceux qui euh, disent qu'ils qu veulent appeler les gens qui adorent les tombes à Allah, puis ils font ça en faisant le tawaf autour des tombes avec eux. Est-ce que cette méthode-là, elle est correcte Et, en fait, ils parlent de jamaat ut tablier comme on va voir plus tard. Euh, la question ensuite, donc, la réponse du Cheikh à ce sujet-là, c'est... Non, il, il s'il s'assoit parmi eux et il leur apprend, c'est-à-dire il leur enseigne, il s'assoit avec eux et il leur explique. Comme le prophète s'assoyait avec les mouchriquines et il leur enseignait. Hein. Donc s'il s'assoit avec eux pour, les, pour leur enseigner, il ne les prend pas pour amis. Hein. Il s'assoit avec eux, il reste avec eux, il se mélange avec eux, ou il est présent à leur endroit. Il les appelle, ça c'est ce qui est obligatoire. Et la question ensuite c'est Parmi, parmi ceux-là, il y en a qui font le tawaf avec eux Et le cheikh il répond il dit Pourquoi ils font le tawaf avec eux Non, tu fais pas le tawaf avec eux Ça c'est une erreur hein? On ne doit pas faire le, le tawaf autour des tombes Et tourner autour des tombes Mais on leur apprend On les oriente hein? On dit ça c'est quelque chose de mauvais Si tu fais le tawaf En te rapprochant de la personne Qui est dans la tombe Eh bien ça, c'est une forme de shirk majeur. Et ça, c'est la des mushriquines qui font le tawaf et qui cherchent à se rapprocher de la personne dans la tombe. Et ça, c'est connu à leur sujet. Ensuite, il y a une autre question. Donc, le, le, la question, ensuite. Il y en a qui font ça, c'est-à-dire ils font le tawaf avec eux, et ils disent que leur méthodologie, c'est par euh, l'encouragement, l'incitation à faire le bien. Et donc, ils vont avec eux, ils font la même chose qu'eux, puis après ça, ils, ils essaient de les amener à, à, à l'islam. Donc, le cheikh il dit, le fait qu'ils fassent le tawaf avec eux, c'est une, une dawa qu'ils font pour le shirk, c'est comme s'ils si appelaient au shirk en faisant ça. Et euh cheikh on lui pose la question ya cheikh meslo ba'd a duat en Inde et au Pakistan ils že disent ça en Aide et au Pakistan parmi les gens de Tabligh qui font ce genre de choses ils disent ce genre de choses c'est-à-dire ils vont avec ceux tawaf ils tawaf avec Uh, la réponse le cheikh dit :« ma il il on ne pas transmis cela à leur sujet le tawaf avec eux autour des tombeaux. mais celui qui fait ça c'est un égaré et un le cheikh man nasha bi badia ou biat il demande la question au sujet de celui qui est, qui a grandi dans le, dans un endroit loin de, de de la ville comme dans les dans les déserts ou dans la brousse ou dans un environnement qui est rempli d'ignorance jahiliya ils ont pas appris ils ont pas entendu parler de, de du Coran et de la Sunna ou de l'Islam quand exactement il connaissait nécessairement mal la religion le cheikh il, il répond il dit you'allam anna hadha shirkun akbar hatta yatub on lui dit ce ça c'est du shirk majeur jusqu'à ce qu'il se repente on lui dit ça c'est du shirk majeur repens toi à allah مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند الكعبة ثلاثمائة صنم ثلاثمائة صنم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فالذي أجاب وهداه الله الحمد لله والذي ما أجاب مشرك هذا وأغلبهم جهال خرجوا إلى بدر جهال خرجوا إلى بدر جهال وإلى أحد جهال تابعوا رؤساءهم قال الله جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيلا ومع هذا حكم عليهم بالكفر لذلك الشيخ يقول c'est la même chose que qu'est-ce que faisaient les mouchriquins qui faisaient le tawaf autour des tombeaux et ils ont placé autour de la Kaaba euh, les 300 idoles 300 idoles et le prophète sallallahu les a hein, les a appelés et les a orientés à l'islam les a appelés à l'islam celui d'entre eux qui répond à l'appel Allah l'a guidé donc Alhamdulillah celui qui qui ne répond pas à l'appel c'est un mouchriq Et la plupart d'entre eux sont des ignorants. La plupart qui sont sortis avec les mouchriquines contre les musulmans à Badr, c'était des, des... Pardon, la plupart d'entre eux, ce sont des ignorants. Et la plupart de ceux qui sont sortis à Badr avec les mouchriquines pour combattre les musulmans, c'était des ignorants aussi. Et ceux qui étaient partis à Uhud pour combattre les musulmans avec les mouchriquines, eux aussi c'était des ignorants. Et ils ont suivi leur tête, leur chef. La plupart des coufores, c'est des, ignorants. Même chez les juifs et les chrétiens, euh, chez les hindous, les bouddhistes, la plupart d'entre eux, c'est des ignorants. Hein? Ils font juste suivre leurs prêtres, leurs moines, leurs rabbins, leurs, euh, leurs chefs. Hein? Ils sont ignorants, mais ils, ils les suivent dans le cirque. Et le verset, le shirk, il cite le verset 44 dans Surat Al-Furqan. Dans lequel Allah a dit euh, Est-ce que, est que tu penses que la plupart d'entre eux entend ou réfléchissent euh, Ou raisonne Ils ne sont que comme des animaux, comme des bestiaux Même qu'ils sont plus égarés encore du chemin C'est-à-dire ils sont comme des bestiaux, comme des animaux, ils ne réfléchissent pas pourquoi ils sont créés pourquoi ils font qu'est-ce qu'ils font Ils se posent pas de questions ils vivent leur vie tous les jours quotidien comme le hein ils, ils, ils se lèvent le matin ils mangent ils dorment le soir ils se relèvent le lendemain ils mangent ils, et ils dorment le soir et ils se posent jamais la question mais pourquoi j'existe pourquoi je vis hein, pourquoi je fais qu'est-ce que je fais pourquoi je prie à des statues pourquoi je prie à des idoles ils se posent pas la question c'est c'est des gens comme ça Et Allah subhanahu wa nous les a décrits de cette manière-là. La, la plupart d'entre eux, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas de questions. Hein? Ils font qu'est-ce que leur chef ou la société leur ordonne de faire. Et ils le suivent comme des moutons. C'est ça la plupart d'entre eux. Et le cheikh, il dit, en terminant, il dit, Et malgré cela, Allah subhanahu wa a jugé que ce sont des gens qui sont dans le coffre, Malgré l'ignorance donc l'ignorance ici c'est pas, pas quelque chose qui empêche que on dise de ces mouchriquines là que ce sont des, des, des gens qui sont dans le coffre donc c'est ça que le chef explique ici euh, yeah, les, parce qu'il y a des gens qui vont dire par exemple non les chrétiens c'est pas des koufars parce qu'ils sont ignorants les juifs c'est pas des koufars parce que c'est des ignorants hein? les bouddhistes c'est pas des koufars parce que c'est des ignorants les gens qui adorent les tombes c'est pas des poufars parce que c'est des ignorants donc euh, à la base ce sont tous des ignorants mais malgré tout Allah les avait décrits comme étant des kuffars et des mouchriquins donc c'est ça c'est ça le, le, le, le, le raisonnement que le Cheikh essaie de mentionner <coughs> euh, <s 'allume, coughs> C'est-à-dire, on a posé la question qu -ce, à propos de ce que le chef Hamoud euh, a mentionné au sujet de Jama'at al Et le cheikh il répond il dit... man man ala man Donc le cheikh il répond, il dit celui qui a su il est une preuve sur celui qui n'a pas eu la connaissance, celui qui ne sait pas celui qui sait est une preuve contre celui qui n'a pas de connaissance celui qui sait est une preuve donc c'est à dire que cher Hamoud al il a écrit un livre sur le diamant il a mentionné leurs égarements leurs, leurs, leurs, leurs fausses croyances leurs fausses pratiques, leurs hein, et donc lui il, il s'est basé sur des connaissances qu'il avait à propos de Jamal Tabir. Et donc, étant donné que avait plus de connaissances sur eux que d'autres, eh bien, il est, ce qu'il a dit, c'est une preuve sur ce, pour, par rapport à celui qui, qui est ignorant à leur sujet ou qui a des informations à leur sujet mais qui ne sont pas complètes. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils il se basent sur des connaissances limitées ou incomplètes. Et puis après Euh, Cheikh Hamoud al touéjiri euh, c'est un exemple de, parmi les ulama qui ont mentionné les égarements de Djamah tablir dans un livre qu'il a écrit à leur sujet et il y a d'autres ulama aussi qui ont parlé Cheikh Ibn Baz au début on, on lui avait euh, donné des informations à propos de Djamah tablir et on, les, on leur avait donné mentionné du bien et euh, donc il faisait euh, il disait certaines choses de bien par rapport à eux Hein, quand on lui posait la question à propos de Tabir au début, c'est ce qu'il disait, euh, qu'ils ont du bien, puis qu'il faut euh, les encourager, et ainsi de suite. Puis, après, par la suite, il a dit, mais ce sont des, la plupart d'entre eux, ce sont des ignorants, et ils ne connaissent pas la rida, donc euh, personne doit sortir avec eux, excepté les gens qui ont de la science, les gens qui ont de la science pour leur enseigner. Et puis, euh, par la suite, euh, il a dit, on lui a posé la question à propos de Yamato Tabir et des d'Irwane à la fin, avant de, avant de, de mourir il a dit qu'ils font partie des, des 72 sectes des garments qui sont menacés de l'enfer donc c'est pour dire que euh, le chèque il avait répondu selon la science et selon la science qu'il possédait à l'époque et euh, il y a le chèque Farah Ismail qui a expliqué une histoire à ce sujet là Euh, à propos de, je pense de Sheikh Mohammed, Aman, al jami et d'autres chouyours c'est qu'il y avait une visite qui avait été organisée aux, par euh, certains ulama pour visiter le centre du Jamaat Tablir et euh, étant donné que c'était une visite organisée qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'ils ont, ils ont préparé tout pour la visite de, de ces là, pour leur montrer la meilleure image La meilleure image. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, organisé des dourous dans Sahih al-Bukhari, dans la mosquée. Et ils ont euh, montré euh, toutes les bonnes choses de qu ce qu'ils font, comme si, pour montrer qu'ils sont sur la sunna. Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, euh, les choueurs ont vu des bonnes choses. Alors, quand ils sont retournés, ils ont fait un bon rapport sur jamaat tablir Et ils ont mentionné ce qu'ils ont vu. Donc ça c'était organisé, c'était arrangé La personne qui part là-bas Et qu'il ne va pas comme faire une visite officielle Il va euh, aller sans, sans être euh, invité ou sans prévenir Il va voir une autre réalité Parce qu'ils ne vont pas savoir justement Ils vont pas se préparer Et, et c'est ça ce qui est arrivé par la suite Il y a d'autres choueurs qui sont partis euh, Qui n'étaient pas euh, invités de cette façon-là Et ils ont vu la réalité de qu ce qui se passait chez ces gens-là. Et également, euh, il y en a aussi qui, euh, qui, qui faisaient partie de Djemahat Tablier et qui étaient même parmi les gens qui étaient élevés dans, en, en degré pas dans, dans ce groupe, hein, qui avaient des, même donné des be une beya, parce qu'ils ont une beya. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé Ils ont, ils ont quitté ce groupe par la suite. Ils ont vu leurs égarements et ils ont euh, écrit. Ils ont écrit euh, des livres et des rapports pour clarifier la réalité de ce groupe et qu'est-ce qu'il y a comme égarement et comme ignorance dedans. Et donc, euh, par la suite, les ulama comme Sheikh Ibn Baz et d'autres ont connu la réalité de, de qu'est-ce qui était dans ces dans ces jamaat et c'est là que ils ont averti les musulmans, mis en garde les musulmans contre ce genre de groupe d'égarement. Donc c'est très important de de comprendre ça parce que eux ils vont d'abord établir qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, ils ont publié des livres et dans ces livres-là, ils mettent toutes les anciennes fatwas des ulama où on mentionnait du bien à leur sujet. Et puis ils diffusent ça aux gens gratuitement, ils donnent ça aux gens maintenant là. Euh, dans leur centre, et dans leur mosquée pour euh, créer des choubouhats aux gens pour leur faire croire que les ulama disent du bien d'eux alors que ce sont des paroles anciennes hein, qui ont été euh, réfutées par, par eux-mêmes par les ulama même que, euh, qui sont mentionnées dans, dans ce genre de livres يجب أن نسألنا نفسنا يا شيخ بالنسبة لأهل المخدرات وأهل الخمور مثلا الدخول معهم في أماكنهم أحسن الله إليكم الجواب المقصود إذا كان وقف نفسه للدعوة وليس يتخذهم أصدقاء وأحباب يأكل ويشرب معهم يكون راضيا لكن يقف عليهم يدعوهم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 Est-ce que c'est permis de rentrer, chez, de rentrer là où ils sont, à l'endroit où ils sont, pour leur faire la dawa ou des choses comme ça Et le chien il répond, il dit euh, yani, « Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la personne, euh, si elle vient puis elle leur fait la dawa il ne prend pas, elle, elle doit pas les prendre comme devenir ami avec eux comme ça puis euh, il yani, à s'asseoir avec eux. » Euh, manger, boire et être satisfait de ce qu'ils font non hein, tu, tu, tu viens, tu te tiens tu leur tu les appelles hein, parce que si tu vas aller t'asseoir avec eux manger, rester avec eux comme si tu es satisfait de ce qu'ils font ça c'est pas permis, ça c'est haram mais tu leur tu, le, tu leur donnes un rendez-vous à un endroit spécifique puis tu leur donnes la nasiha comme le professeur me faisait Lorsqu'il faisait l'exhortation aux Mushrikin, il leur parlait. Lorsqu'il est monté, par exemple, sur As-Sofa, il a commencé à les appeler à Allah. Et bien, ça, c'est un exemple. Après, une autre question. Donc, il dit, certains d'entre eux, peut-être ils vont être ivres lorsque je vais leur parler dans un endroit spécifique le sheikh, il répond à la il dit leur rendez façon il voit les, les, les moments les plus euh, les plus euh, yani, qui conviennent le mieux et il leur donne un rendez-vous à tel ou tel endroit pour qu'ils assistent, pour qu'ils puissent venir pour la dawa. Et s'ils sont sincères, ils vont ils vont se présenter. Donc, la personne qui fait la, la question, c'est la personne qui fait la dawa, si elle veut. Et être donné la nassih. Est-ce qu'il peut permettre que fasse le munkar, qu'on fasse le, le péché devant lui? Le cheikh il répond, il dit non, il n'accepte pas, il ne doit pas accepter qu'on fasse le péché devant lui. Il doit euh, condamner ce, ce péché-là. Euh, la question suivante. At-tawaf bil لما كان المشركون يطوفون بها كانوا يقصدون الأصنام 360 صنما أو ماذا كانوا يقصدون الجواب ما أدري والله هم يعبدونهم للتقرب إليهم أما الطواف الله أعلم لكن هم ما نصبوها إلا ليتقربوا إليها ويتشفعون بها وكان أقول السؤال الشيخ Au sujet de, de, de, la tawaf, du tawaf qu'il faisait autour de la Ka'ba, les Mouchrikoun. Euh, il dit, est-ce que lorsqu'ils faisaient le tawaf autour des tombes, est-ce qu'ils avaient comme intention euh, les 300 idoles qui étaient autour, les 360 idoles qui étaient autour, ou bien euh, c'était pas ça leur, leur, euh, leur intention. Et le cheikh il répond, il dit, je ne sais pas, par là, je ne sais pas. Mais il les adorait. Et chercher à se rapprocher de ces idoles En ce qui concerne le tawaf Mais ils les ont installés là Les idoles uniquement pour se rapprocher Par celles-ci Et pour demander l'intercession Une autre question ensuite c'est La réponse est euh, Quelqu'un a posé la question par rapport aux gens qui adorent les tombes, qui appellent à l'adoration des tombes. si on leur envoyait des cassettes audio et des petits livres sur le tawhid, le cheikh il répond, il dit, ça c'est quelque chose de bénéfique et ça fait partie des moyens de faire la dawa. Et une autre question, ya ta'ala innahum hal biha al Euh, il mentionne un verset euh, qui, qui, qui, dans lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, ils ont été écartés de l'écoute. Est-ce qu'on parle des êtres humains ici Et le chef, il répond, il dit, al Maqsud Bihal al-Jin, al est mala il Il dit, on parle ici dans ce verset des djinns qui essaient de voler des choses qu'ils entendent. Des scripts euh, Des anges qui écrivent Donc ils essaient de voler des informations Qu'ils écoutent Donc ils ont été éloignés de cette écoute là <coughs> Wallahu Donc ça c'est pour les questions et réponses Il y en avait beaucoup aujourd'hui Donc euh, Maintenant on va lire le texte inshallah De euh, Et on va lire euh, la, la quatrième shubha náš šéf. Náš šéf je, ujádl, náš šéf Muhammad ibn Abdul Wahab, rámohullah, je ujádl, že tři šubha jsou největšími šubham, které mají. Pokud ujádl, že tři šubha jsou největšími šubham, které mají. Pokud ujádl, že tři les a clarifiés dans son dans son livre, et que tu as compris ça de façon claire, et bien bien que tu les as bien compris, sache que ce qui vient par la suite est encore plus facile à comprendre. Euh, donc, la choubha, c'est la suivante. Euh, la quatrième choubha. Donc, euh, c'est ça leur Shubha. c'est à dire il ni que euh, yani, il ni l'adoration des, des hommes pieux et que ni yani, yani, que ce qu'ils font pour les hommes pieux c'est une adoration malgré que il les invoquent et qu'ils égogent des animaux pour eux ils sacrifient pour eux donc ils disent par exemple ici le chef il dit ets il dit moi je n'adore que Allah et le fait que je, me, que je demande le, le refuge aux hommes pieux et que je les invoque ça c'est pas de l'adoration le cheikh dit <sixion director> <skiyst> )Eh anta Donc, si euh, dis-lui, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu approuves que Allah a ordonné ou a, a rendu obligatoire pour toi que tu l'adores avec pureté et avec sincérité, c'est-à-dire que tu lui voues une adoration qui est exclusive. Si il dit oui, alors dis-lui. Alors explique-moi Tu lui demandes de t'expliquer Tu dis Alors explique-moi ce que Allah a rendu obligatoire pour toi C'est-à-dire explique-moi Qu'est-ce que signifie De purifier l'adoration Et de la rendre à Allah De la rendre exclusive pour Allah seul Et explique-moi Quel est son droit sur toi C'est-à-dire quel est le droit d'Allah sur toi Le dit له بقولك قال الله تعالى أدعو ربكم تدرع تدرع وخفية إنه لا يحب المعتدين فإذا أعلمته بها فإذا أعلمته بها فقل له هل هل علمت هذه عبادة الله Fala buddha někoula na'am, wa ddua umukhu l'ibadah. Donc, le sheikh, ensuite, il dit, si, il te dit, euh, si tu vois qu'il ne sait pas ce qu'est l'adoration, et il ne connaît pas non plus les différentes catégories de l'adoration, alors explique-lui qu'est-ce que l'adoration, en mentionnant le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Udu'u rabbakum tazarru anu wa kufiya Innahu la yuchibu almu'tadin C'est le verset 55 Dans le surat euh, Al-Araf Dans lequel Allah SWT dit, Invoquez votre Seigneur En toute humilité et recueillement Et avec discrétion Certes, il n'aime pas les transgresseurs hein? Invoquez votre Seigneur En toute humilité Et recueillement Et avec discrétion Donc Euh, si tu lui as expliqué qu'est-ce que c'est l'adoration que c'est de faire les du'as de faire des différentes formes d'adoration toutes les différentes formes d'adoration qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna tu lui as expliqué ça alors tu lui dis est-ce que tu sais que de faire les du'as et d'invoquer Allah de cette façon que ça c'est une adoration alors il faut absolument qu'il te réponde oui parce que hein, le doua c'est C'est le, le cœur de l'adoration, c'est le centre même de l'adoration. al-ebad, L'invocation, c'est l'adoration. Et dans euh, le Cher, il dit que c'est, euh, dans une, une, une paro la parole qu'il mentionne, c'est qui est tiré d'un hadith qui n'est qui est pas authentique, hein? mais sa signification elle est vraie, c'est que l'adoration, c'est le centre, euh, le dua, l'invocation, c'est le centre de l'adoration. Ou, euh, ou la pulpe de l'adoration, si tu veux. Et euh, il y a une autre narration qui est authentique qui dit Le du'a, c'est l'adoration. Donc c'est pour dire que s'il dit que l'invocation, c'est de faire des invocations pour les hommes pieux, c'est pas une adoration, tu lui mentionnes qu'est-ce que c'est l'adoration, et tu lui mentionnes ce verset-là, tu lui expliques, tu, lui dis, si tu ça est-ce que c'est pas une adoration الفوكي تزويه. الشيخ فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشرفت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا فإذا عملت فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحار وأطعت الله وانحرد له هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشرقت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم فقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن يقول نعم فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت, وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر Dokonce, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, c'est comme si le takže, <suss> il takže, takže, takže, takže, contradiction. takže, takže, takže, et l'adoration, qu'est-ce que c'est l'adoration Pour qu'ils voient eux, par eux-mêmes leur contradiction. Donc il dit, donc si tu as su que c'est une adoration et que tu invoques, tu as su que l'invocation c'est une adoration, tu es d'accord avec ça, et que tu invoques Allah nuit et jour, par crainte et par espoir, puis que par la suite, tu invoques... Pour avoir un besoin quelconque, un prophète ou autre, est-ce que dans ce cas-là, tu as associé avec Allah dans, dans son adoration Est-ce que tu as associé avec Allah autre que lui dans son dans l'adoration Il faut absolument qu'il te réponde oui. Et tu lui dis ensuite. Et si tu euh, euh, si tu as su que Allah a dit le verset dans le verset 2 dans son al et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui, hein, ou Yahani, euh, immole pour lui, hein, et que tu obéis à cet ordre d'Allah, et que tu vas immoler ou il euh, Yahani sacrifier un animal. Est-ce que ça, c'est une adoration que tu as fait Et il faut absolument qu'il te réponde oui. Alors dis-lui, et si tu as égorgé un animal ou sacrifié un animal pour une créature, un prophète ou un djinn ou autre, est-ce que dans ce cas-là, tu as associé Avec Allah dans, dans, dans son adoration, autre que Allah, hein, tu as associé d'autres que Allah avec Allah dans l'adoration. Il faut absolument qu'il te réponde oui. Alors tu lui dis également. Et les musulmans à l'époque du professeur ceux sur qui le Coran a été révélé, c'est-à-dire ceux au sujet de qui le Coran a été révélé, Allah a parlé dedans le Coran. Est-ce qu'ils adoraient les anges N'est-ce pas qu'ils adoraient les anges et les hommes pieux Et Allah et d'autres également Il faut absolument qu'ils répondent oui. Alors, dis-lui, est-ce que leur adoration pour ces différentes créatures était euh, n'était était autre que l'invocation, le sacrifice et le, le, la, la recherche de, de chercher le refuge en ces créatures-là Et ainsi de suite hein? Parce que sinon, eux, ils étaient d'accord, ils, ils acceptaient le fait qu'ils sont des esclaves d'Allah. Et qu'ils étaient sous l'emprise d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout dans l'univers. Mais ils les ont invoqués et ils se sont tournés vers, euh, vers euh, ces créatures-là pour demander la protection et le refuge. Parce qu'ils ont un statut. Et parce qu'ils demandent l'intercession. Et ça c'est très très apparent, très clair. Donc c'est ça leurs arguments. Les mêmes arguments que vous, que vous, c'est-à-dire vous les gens qui adorez les tombes, que vous présentez. Vous présentez les mêmes arguments que les mouchriquines à l'époque du prophète. Wa Donc, maintenant le Cheikh Ibn Baz, il va expliquer maintenant euh, yani, qu'est-ce que le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab vient juste de... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على, نبي على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإذا عرفت أن هذه الشبه الثلاث قد بان بطلانها وهي أكبر ما عندهم عرفت أن ما بعدها أهون منها قدم الشبه الثلاث Donc le Cheikh il dit Donc après l'introduction Au nom d'Allah Le 13e grand Dieu L'ouange à Allah Et paix et salut sur le prophète Muhammad, Sur ses compagnons et sur sa famille et, euh, et Et ensuite Lorsque tu as su que ces trois Shubuhat qu'il a euh, mentionné et qu'il a détruits Qu'il a mentionné la fausseté Qu'il a prouvé la fausseté Sont les Trois plus grandes shubhat qu'ils ont, qu'ils ont. Hein, donc tu as su que par la suite, qu'est-ce qui vient comme shubhat ensuite sont plus faibles encore, hein, sont plus faibles et encore plus faciles à détruire. Euh, et il mentionne maintenant les trois premiers shubhat. Zikdama al يشركون مع الله في الخلق والرزق وأنا لا أشرك بالله شيئا أعرف أن الله هو الخالق الرزاق بينا له أنهم ما أشركوا, في الخلق. ما أشركوا في الخلق يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق وكذلك إذا قال إن الشرك هو عبادة الأصنام بيّنت له أن المشركين عبدوا الأصنام وهير الأصنام فإذا قال أنا لا أعبد الصالحين وإنما أتقرب إليهم ليشفعوا لي فقل هذا قصد المشركين ما عبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون عبدوهم ليشفعوا لهم ويتقربون إليهم ويقربوهم إلى الله هذا هو فنفس ما قلته هو الذي فعلوه Donc, les trois premières shubhat, les trois premières shubhats, le shirk, il les résume ici. Il dit, quand il a dit, le mouchrik, que le fait que les mouchrikoun font le shirk avec Allah, c'est dans la création et dans le risque. Et il dit, moi, je fais pas le shirk avec Allah, je n'associe rien avec Allah, je sais qu'Allah, c'est lui le seul créateur et le seul qui donne la subsistance. Là, dans ce cas-là, on leur a répondu, on leur a expliqué que Les musulmans n'ont pas fait de shirk dans la création. Hein? Ils savent que Allah était le seul créateur, le seul pour pourvoyeur. Et on a mentionné les preuves de ça dans le Coran. Ensuite, l'autre shubha, c'est lorsqu'il dit que le shirk, c'est l'adoration des idoles. En voulant dire, moi, j'adore pas des idoles. J'adore, je me rapproche des hommes pieux, je leur demande l'intercession. Donc, c'est pas une idole, c'est un homme pieux. Donc, c'est pas la même chose. C'est un prophète. C'est un ange. Et le Cheikh, il dit, eh bien, on leur a répondu à cette choubha en leur disant que euh, les Moucherikounes, à l'époque du prophète sallam ils n'adoraient pas que les idoles. Ils adoraient les idoles, mais ils adoraient aussi autres que les idoles, comme les prophètes, les anges, les djinns, les hommes pieux, et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose. Et la troisième Shubha, qala ana ilayhim li Donc si il te dit par exemple mushrik ben moi je j'adore pas les hommes pieux je fais juste me rapprocher d'eux pour qu'ils intercèdent pour moi hein, pour qu'ils puissent intercéder pour moi eh bien tu leur dis ça c'est exactement la même chose que ce que voulaient les mushrikoun lorsqu'ils adoraient leurs idoles et leurs, les hommes pieux et ainsi de suite ils, ils les adoraient pas comme étant des créateurs ou comme étant quelque, quelque chose qui donne la subsistance, ils les adoraient uniquement pour pouvoir pour qu'ils puissent intercéder pour eux. Hein. Et euh, yani, il cherchait donc à se rapprocher euh, yani, deux pour que qu eux les rapprochent d'Allah. C'est de cette façon là qu'ils euh, qu'ils faisaient et ça c'est exactement la même chose que ce que disaient les mouchetés الباقط <تصفيق> صلى الله عليه وسلم الشيخ وقد تبين بطلان هذه الشبهة وتبين أنهم مشركون مقرون بأن الله هو الخلاق الرزاق وأنه ربهم وأن, شركه وأن شركهم كان في غير ذلك من التقرب إلى إلى غير الله بالعبادات وعرفت أيضا أن شرك المشركين ما المقصود به عبادة الأصنام منهم من عبد الأصناء ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين، وكذلك عرفت أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفا وليشفعوا لهم، وهذا نفس قصد الآخرين كما كان قصد الأولين، فإذا عرفت بطلنا هذه الشبه الثلاثة أو الثلاث عرفت أن ما بعدها أيصر منها. Le shirk dit donc, « Tu as su la fausseté de ces chouhats. » On a clarifié que les ils affirmaient que Allah, c'est lui le seul créateur, le seul qui donne la subsistance et qu'il est leur Seigneur. Et que leur shirk euh, n'était pas dans le fait de croire que c'est ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, peuvent créer ou donner la subsistance, ou ainsi de suite. Mais c'était dans le fait de se rapprocher à autre que Allah par des formes d'adoration qu'ils qu leur offrent qu'ils offraient à ses créatures. Et tu as su également que le chef des mouchriquines euh, n'avait pas pour euh, objectif uniquement les idoles. Et que parmi eux, il y en a qui adoraient les idoles, mais que ce n'était pas seulement les idoles qu'ils adoraient. Parmi eux, il y en a qui adoraient les anges d'autres qui adoraient euh, les, les prophètes et d'autres qui adoraient les hommes pieux de même que tu as su aussi qu'ils euh, les adoraient uniquement pour qu'ils se rapprochent pour qu'ils les rapprochent un peu plus d'Allah et pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah et ça c'est le même but que les adorateurs d'idoles et de, de, de tombes aujourd'hui euh, ont comme intention lorsqu'ils Euh, se rapproche de, des hommes pieux, donc c'est exactement la, la même chose. C'est-à-dire que ce que les Moucherikounes à l'époque faisaient, c'est la même chose. Hein? Et l'intention qu'ils avaient, c'est la même intention que les Moucherikounes d'aujourd'hui. Okay? Donc le chef il dit, si tu as compris ces trois Shubhahs et que tu as compris comment répondre à ces trois Shubhahs, eh bien, qu'est-ce qui suit Eh bien, c'est encore plus facile à réfuter. الشيخ يذ ومعلوم ان الاولين يؤمنون بالله وانه الخلاق الرزاق المدبر للامور ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر لهم الله عليه دماءهم من بعدهم Et qu'ils croyaient que c'était lui également le Qui est le, créa le seul créateur Le seul qui donne la subsistance Et qui contrôle tout, hein, tout ce qui se passe dans l'univers Tout l'univers Donc malgré ça Allah les a jugés comme étant dans le coufre Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Les a combattus pour ça Et a rendu leur sang et leur bien illicite Et de même que ceux qui sont venus par la suite Parmi les gens qui faisaient le shirk Ils ont, ils, ont, ils ont été combattus Donc Le sheikh il dit Donc s'il te dit Moi j'adore pas autre que Allah J'adore que Allah Tu lui demandes C'est quoi l'adoration Explique-moi qu'est-ce que c'est Parce que la, la, la La plupart d'entre les gens qui font le shirk aujourd'hui Parmi les gens qui se disent musulmans Qui adorent les tombes Si tu leur demandes c'est quoi l'adoration Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Donc c'est pour ça que tu leur réponds Si ils nient qu'ils adorent autre que Allah Tu leur demandes ok d'accord c'est quoi l'adoration Explique-moi c'est quoi Donc, le sheikh, il dit, Et il te dit, Moi, je crois que Allah, c'est lui le Créateur, et Celui qui donne le risque. Hein? Alors, tu lui dis, On a déjà expliqué, hein, on, a déjà, on a déjà expliqué, et on, et, et on a déjà confirmé que les Mouchrikounes, À l'époque, ils affirmaient que Allah Taala, c'est lui leur Créateur et celui qui donne la subsistance et que c'est lui leur Seigneur hein, et que c'est lui qui gère tout dans l'univers et qui contrôle tout. Ils ont déjà, on a déjà affirmé ça et confirmé ça. annahum Fassirma měná ibadatollah. Donc, s'il si te dit par la suite, moi je n'adore pas accepter Allah, j'adore n'adore personne accepter Allah, mais je crois hein, que les hommes pieux peuvent intercéder pour moi et qui peuvent me rapprocher d'Allah. Alors, tu lui réponds et tu lui dis, ça c'est exactement le shirk que faisaient les premiers mouchriquins. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est la signification d'adorer Allah C'est quoi adorer Allah فإذا قال عبادة الله أني أدعوه وأطلب منه الهداية والرزق فقل هذه العبادة التي تؤمن بها وتقر بها أنها عبادة, للأنها عبادة لله إذا دعوته تطلب الرزق وتطلب الشفاء وتطلب كذا هذه عبادة فإذا صرفتها لغير الله طلبتها من الولي، من الصنم، من الجن، من الملائكة. أنا تكون أشرقت بالله في هذه العبادة فلا بد أن يقر. وهكذا الصلاة والذبح. فإذا صلى العبد لله وذبح لله <تصفيق> هذه العبادة فيقول لا بد ولا بد نعم. فإذا ذبح لغير الله ذبح ذبح الإبل والبقر أو الغنم أو الأصنام أو الأصنام أو صلى لها ذبح الإبل والبقر أو الغنم أو الأصنام أو صلى لها أو سجد لها ألم يكن عبادة لها فلا بد أن يقول نعم محجوج دونك الشيخ إلذي donc explique-moi c'est quoi l'adoration alors la personne hein, si elle dit l'adoration d'Allah c'est que moi je, je l'invoque et je lui demande de la guidance et la subsistance alors tu lui dis, tu lui réponds cette adoration hein, en laquelle tu crois et que tu, que tu affirmes que euh, c'est une adoration d'Allah si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant le risque En lui demandant la guérison En lui demandant Il y a quelque chose Une chose quelconque Tu es d'accord que ça c'est une adoration Pour Allah Donc si tu l'offres cette adoration à autre que à Allah Tu la demandes par exemple tu, tu, tu demandes à un wali Ou à une idole Ou à un djinn Ou à un ange N'est-ce pas dans ce cas que tu as associé avec Allah dans son adoration Et il, faut, il doit absolument affirmer et confirmer que oui hein Il doit affirmer et confirmer La même chose pour la salade La même chose pour le sacrifice hein si, il prie pour, si le serviteur prie pour Allah Fait la salade pour Allah euh, Sacrifie pour Allah Est-ce que ce n'est pas une adoration Il faut absolument qu'il dise oui Donc, si c'est une adoration pour Allah, quand tu le fais pour Allah, donc si tu le fais pour autre que Allah, comme tu égorges un, un animal, comme un chameau, ou un, une vache, ou un mouton, hein, pour les idoles, ou que tu pries au, à l'idole, ou que tu te prosternes à l'idole, n'est-ce pas que ça c'est une adoration pour l'idole Il faut absolument qu'ils disent oui. Alors dans ce cas-là, tu l'as, tu, tu, tu l'as réfuté. Hein, tu as établi la preuve contre lui dans ce cas là pourquoi parce qu'il disait au début que ce qu'il faisait c'est pas du shirk parce qu'il adore, il adore pas d'autre que Allah dis moi j'adore pas d'autre que Allah donc ça c'est là tu viens de lui faire affirmer et admettre que d'offrir à autre que Allah une adoration quelconque c'est du shirk donc tu as, tu, as, tu, tu as le dessus sur lui maintenant tu as établi la preuve contre lui وبهذا يتبين بطلان شبه المشركين وأن من فصلها وانتبه لها وجادلهم لهم بالحكمة والأسلوب الحسن يتضح الأمر ومن أراد الله هدايته وأن من أراد الله شقاوته فلا حيلة فيه لذلك الشيخ يتبين بطلان شبه المشركين Euh, non, il dit par cela, tu viens de clarifier la fausseté des choubares, des, des, des, des moucherikins, et que tu viens de montrer que celui qui, euh, qui détaille les choses hein, et qui euh, fait attention, donc qui, qui, qui fait noter ces choses-là aux gens, euh, aux gens qui, qui commettent ce shirk et qui argumente avec eux avec sagesse et avec une bonne Une bonne méthode Eh bien il clarifie, Les choses sont clarifiées Par la suite Et celui pour qui Allah veut la guidance Il sera guidé Et celui pour qui Allah veut euh, Le malheur Eh bien il ne peut pas s'en échapper Parce que c'est Allah qui guide Ensuite le sheikh il mentionne D'autres versets Il dit Comme <rire> dit Wa Ou al nuzur عن قوم عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من استحكم من استحكمت في حقه الشقاوة ما ينتبه يجحد يعاند ولو جاءته كل ايه فابو جهل وعتبة ابن ربيعة واشباههم جاءتهم الايات ها فصر, فصر لهم فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الايات ولكن كفروا عن جحد عن جحد وعناد كما قال تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون هؤلاء كذب يجحدون وقال في قوم فرعون وجحدوا بها واستغلتها انفسهم Hein, les a égarés, et que c'est des gens orgueilleux, et des gens qui rejettent la vérité, après l'avoir connue, et avec compréhension. Ils ont compris les preuves clairement, mais ils ont refusé de se soumettre par orgueil et par fierté. Euh, il mentionne le verset 101 dans Sorat Yunus. Il dit, mais ni l'épreuve, en l'osprintal elle dit ce qui signifie, mais ni l'épreuve ni les avertisseurs, parmi les prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Il n'y a rien que tu peux faire pour faire comprendre aux gens qui ne croient pas ou qui ne veulent pas croire, peu importe tous les versets et les signes que tu leur amènes. Hein? Et il mentionne également les versets 96 et 97 dans surat Yunus aussi, Euh, ceux contre qui la parole C'est-à-dire la menace de ton Seigneur Se réalisera ne croiront pas Même si tous les signes leur parvenaient Jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux Donc ceux pour qui Allah A prescrit Et a prédestiné le châtiment Il n'y a rien qui peut Les sauver Et il dit euh, Celui pour qui Allah A décrété le Le mal, qu'il sera malheureux parmi les malheureux. Hein, il va pas prendre, il va pas donner aucune attention aux signes. Euh, il va rejeter et renier avec arrogance et orgueil. Hein, il va s'obstiner même si tu lui ramènes tous les signes, comme Abu Jahal par exemple ou Otba Ibn Rabi'a et des gens de cette, cette catégorie-là. Tous les signes leur sont parvenus. Et le prophète sallam leur a lu les versets Et il leur a expliqué la, la signification de ces versets là Et malgré tout ils ont rejeté la foi Ils ont renié Et ils, ont, ils se sont obstinés Contre la vérité Et euh, il mentionne le verset 33 Dans surat Al-An'am Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Qad alamu la Dis, Nous savons que ce qu'ils qu te disent T'attriste Mais ce n'est pas toi Qu'ils renie, Mais les injustes Renient les signes d'Allah Donc ils ont traité Les signes d'Allah de mensonges Et ils les ont reniés Et ils mentionnent au sujet du peuple de Pharaon Dans le verset 14 Dans le verset 14 C'est-à-dire ils ont renié Les signes Alors que en eux-mêmes Ils savaient qu'elles étaient Ils, étaient, ils avaient la certitude que c'était la vérité. Mais ils les ont reniés par, par injustice et par fierté. Donc ils rejetaient les signes d'Allah par injustice et par fierté. Le cheikh il dit le maqsoud. Il faut le maqsoud que le kathir de l'adam de Dieu ne se déjouer ولكن يحمله الجحد أو حب المال مثل ما فعل بلعام الذي انسلخ من دينه نسل الله العافية وهو يعلم أن موسى جاء بالحق وهو ومع هذا يدعو عليه وعلى بني إسرائيل طاعة لقومه وإيثارا للدنيا على الآخرة hatta ahlakahu iman donc le cheikh diz et, et qu'est-ce qui est important de comprendre maintenant c'est que beaucoup d'entre les ennemis d'Allah ils renient par arrogance et par orgueil et non pas par doute hein, de, ce leur, de ce que les messagers leur ramènent c'est pas parce qu'ils doutent c'est pas parce qu'ils savent pas que c'est la vérité Il y a beaucoup de gens parmi les, les, les gens aujourd'hui qui euh, jugent avec les sentiments parfois par rapport aux kuffars et aux musulmans et ils s'imaginent que tous les kuffars sont kuffars par ignorance. Ils pensent qu'il n'y a pas un kafir qui est ignorant parce que euh, ils pensent qu'il n'y a pas un kafir qui est kafir parce que euh, yani, ils rejettent la vérité par arrogance et fierté. Il dit « Ah, lui, s'il si, si n'accepte pas l'islam, c'est parce qu'il est ignorant. Il ne connaît pas l'islam. S'il connaissait l'islam, il aurait cru en l'islam. » Ça, ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut connaître l'islam et le rejeter. Quelqu'un peut connaître l'islam et savoir, savoir que l'islam, c'est la, la vérité. Et être convaincu que c'est la vérité. Et malgré tout, il est et par, Pourquoi par, par arrogance, par fierté. Hein, par orgueil ou bien par pour d'autres excuses quelqu'un par exemple tu lui parles de l'islam tu lui montres l'islam tu lui dis que l'islam c'est la vérité et tu lui dis est-ce que tu es d'accord avec ça il dit oui est-ce que tu es d'accord que l'islam c'est le hak et que c'est la vérité il dit oui est-ce que tu crois que le prophète Muhammad sallallahu wa sallam c'est un messager il dit oui puis après tu lui dis est-ce que, est que tu es prêt à l'accepter il dit non parce que Euh, moi je suis de telle origine Et de tel pays Et donc euh, nous, nos, nos ancêtres ils étaient chrétiens Et donc moi je dois, je dois rester sur la religion De mes ancêtres Comme Abu Talib hein? Donc ça c'est des exemples Ça veut pas dire que quelqu'un Il rejette l'islam, ça veut dire qu'il est ignorant nécessairement Il peut avoir la, la meilleure connaissance de l'islam Même il peut connaître l'islam Mieux que beaucoup de musulmans hein? Et malgré tout Il est kafir Pas par ignorance par arrogance, par fierté ou pour d'autres raisons futiles comme ça donc les chers il disent qu'est-ce qui les amène à rejeter c'est le fait qu'ils renient ou bien parce qu'ils aiment l'argent tu vois des gens parfois tu, tu, tu entends des des couffards qui disent des choses qui sont tellement absurdes et tu leur montres même que qu'est-ce qu'ils disent c'est faux et que c'est de l'absurdité que, que c'est de l'absurdité mais ils refusent de l'accepter ils refusent de l'accepter Parce que s'il si ne dit pas qu'est-ce qu'il dit, ils vont, on va lui enlever son salaire, on va lui enlever sa, son, son poste. Hein, il y a plein de coufards maintenant dans la société des coufards. S'ils commençaient à glorifier l'islam et à dire du bien de l'islam, ils vont, ils vont les mettre à la porte de leur travail. Comme par exemple des journalistes ou des gens qui travaillent dans les médias ou dans la radio. S'ils commencent à glorifier l'islam et à dire du bien de l'islam, on va les mettre à la porte. Et eux, ils ont, ils ont réussi à avoir un poste, à avoir un prestige, à avoir euh, de la popularité, de la célébrité. Et ils disent, bon, si je commence à dire du bien de, de l'islam et à dire la vérité, on va me mettre à la porte. Donc, ils refusent d'accepter la vérité à cause de ça n'est pas, pas parce que la personne est ignorante des fois elle sait très bien que qu'est ce qu'elle dit c'est faux mais elle aime l'argent elle aime la, la, le pouvoir elle aime sa position elle veut pas laisser tomber ça elle aime la la, la dounia et le cher il donne l'exemple de Boul'am Boul'am, c'était un homme qui vivait à l'époque de moussa salam et euh, Allah lui a donné un don, c'est que chaque fois qu'il invoquait il était exaucé hein Et, euh, et yani, qu'est-ce qui est arrivé C'est que il, est, il était avec Moussa a Salam au début, mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé C'est que je ne je, je me rappelle plus les détails, mais à un moment donné, euh, yani, il a invoqué, il a invoqué contre Moussa Salam et son peuple. Il a et il a fait ça pour obéir à son peuple à lui. Donc, il savait que Moussa al Salam est sur la haq et ce que Moussa al Salam faisait, c'était la vérité. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il a fait Il a invoqué contre Moussa et contre Bani Israël à l'époque. Et il a, il a fait ça pour obéir à son peuple. Hein? Et parce qu'il préférait la dounia à l'au-delà. Parce qu'on lui avait promis plein de, bonnes, de, de choses de la dunia s'il faisait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est détaché complètement de sa connaissance et de sa religion. Et il a préféré hein, la dounia. Il a fait des doigts. C'est de lui qu'on parle dans le verset dans Surat euh, Al-Araf à, Al euh, à la fin de Surat Al-Araf. À la fin de Surat Al-Araf, il y a un verset qui parle de de lui justement. Euh, J'essaie de vous rattraper, de vous retrouver le verset en question. Euh, wa atlu alayhim naba allathi ataynahu ayatina fansalaqa minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al le verset qui commence le verset 175 à 176. Et soixante dix 177 aussi, 178, 179. Donc, vous pouvez lire de 175 à 179. C'est-à-dire, et raconte leur l'histoire de celui que nous a, de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allait Si tu l'attaques et qui alaite euh, si tu et qui allaites, si tu le laisses. Tel, tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Et bien raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc ce verset-là, si tu regardes dans Asbaban Nuzul, les causes de la révélation, ou bien dans le tafsirs des, des ulamas sur ce verset, il mentionne l'exemple de Boul'am. Donc c'est à ce sujet-là. Donc, Que Allah nous préserve de ça. Et euh, après il dit, Donc là, là qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que les mouchriquins sont différentes catégories. ne sont pas une seule catégorie, comme certains s'imaginent. Hein Koufars ne sont pas tous dans une seule catégorie. Il y a plusieurs catégories de koufars, plusieurs catégories de, de, de raisons et de motivations derrière le kouf. Ce n'est pas une seule sorte de kouf qui existe. Et donc, les Donc le shirk, shi il dit, parmi eux, parmi les, les musulmans, il y en a des ignorants. Et ça, c'est la majorité. Hein? La majorité de la raison de, de la, du kuff et du shirk des gens, c'est leur ignorance. C'est le verset 44, 40, euh, 44 dans Surat Al-Furqan, où Allah dit ce qui signifie Est-ce que tu penses que la ou est-ce que tu penses que la plupart, plupart d'entre eux entendent ou raisonnent Ils ne sont que comme des bestiaux. Et ils sont même plus égarés encore. Donc ça, c'est l'état de la majorité des kuffars et des musulmans. Et malgré tout, ce sont, malgré leur ignorance, ce sont des kuffars et des musulmans quand même. Sauf que ce sont des kuffars ignorants, des musulmans ignorants. Ensuite, il est dit: وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرُ مع الأنبياء ومع المؤمنين، ولكن يقول أنا ما أتبع هؤلاء ولا أكون تبعا لهؤلاء، ولا يرضى أن يكون تبعا للمسلمين تكبرا وعنادا وبغيا، أو من أجل مال يعطاه، أو وظيفة يأخذها ولو أسلم لا نزعت منه، فيترك الإسلام من أجل الوظيفة. أو من أجل المال الذي يتقاضاه، أو من أجل محبة الأقارب يكون معهم في كفرهم وما أشبهه، كما جرى لكثير من كفار قريش وغيرهم حملهم البغي والحسد والجحود والتكبر على إنكار الحق وعدم الرضا به، كأبي جهل وعتبة ابن أبي ربيعة وعُتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وغيرهم. Mithlu Abí Talib Amm al-Nabí Mouma achubahahum Le shér, il dit, et parmi les catégories également, il y a celui qui rejette la vérité et qui rejette l'islam euh, par, par, euh, par, parce qu il nie, parce qu'il renie la vérité hein, parce qu'il veut renier la vérité par arrogance, par fierté par orgueil mais en fond au fond de lui-même il sait que La vérité est avec les prophètes et avec les croyants. Mais il dit, « Moi, je ne veux pas suivre ces gens-là. Et je ne veux pas être derrière ces gens-là. Je ne veux pas les suivre. » Et il n'est pas satisfait de suivre les musulmans par fierté, par orgueil, par arrogance. Peut-être qu'il y en a comme ça. Mais qui dit, oh, « Moi, je ne veux pas suivre ces gens-là. » Pourquoi Parce qu'il a du mépris en lui-même contre les musulmans. Et il se pense supérieur. Alors, à cause de ça, il est fier. Il est arrogant, il veut pas devenir musulman, parce qu'il s'imagine qu'il est plus évolué, plus civilisé à cause de ça. Hein? Ou bien, il refuse d'accepter l'islam parce qu'on lui donne de l'argent, ou parce qu'il a un poste, ou parce qu'il a une situation. Hein? Et donc, il dit, mais si je, je deviens musulman, je vais perdre tout ça. Hein? Les gens vont me, vont me voir comme étant mauvais, comme étant ou bien comme étant euh, faible, ou des choses de ce genre. hein c'est quelqu'un comme par exemple quelqu'un qui est haut placé comme le pape ou comme un, un, par exemple un, une personne qui est haut placée dans la société des coufards de, de, de l'Europe ou de d'autres pays parmi les pays du coffre qui sont dans des, dans des euh, positions élevées de pouvoir et de prestige ou qui ont des, des postes dans les médias ou des choses comme ça et euh, on il, il voit l'islam il voit que c'est la vérité puis ils refusent de l'accepter parce que il dit si je deviens musulman, eh bien on va m'enlever ça, hein? on va m'enlever ça, puis je ne pourrai plus le faire ». Et puis il y a des, beaucoup de gens aussi dans dans les, le, le milieu de, des milieux de, de, de, de choses haram par exemple, des gens qui font de la musique, qui font du rap, qui font des choses comme ça ou d'autres et qui disent ah « je peux pas devenir musulman, même si je sais que c'est la vérité, je peux pas suivre ça parce que sinon je dois abandonner ça, je dois... » Arrêter de faire la musique, et là je vais perdre ma célébrité, je vais perdre mon argent, je vais perdre ci et ça. » Donc il, il dit ah, « moi, dans ce cas-là, je ne vais pas accepter l'islam, je vais rester comme ça dans le coffre. » Tout ça, c'est des exemples qui peuvent faire que quelqu'un rejette la vérité, hein, malgré qu'il sait que l'islam, c'est le haq Et donc, euh, le, le shaykh, il dit, il abandonne l'islam à cause de son travail, à cause de son poste, euh, à cause de l'argent qu'on lui donne... Ou bien à cause du fait qu'il aime ses proches. Hein, il veut pas leur faire de la peine, il veut rester avec eux. Hein, il sait que sa famille sont des mouchriquines, des koufars, et Si je deviens musulman, ils vont être tristes, ils vont être en colère contre moi, donc je vais rester dans le couvre. Malgré qu'il sait que l'islam c'est le hak. Hein. Donc, tout ça s'est arrivé au kouf, parmi les koufars de Quraysh. Et euh, parmi eux, euh, certains ont été poussés par euh, la, la, la, la, la jalousie. Ou par le, le, le reniement de la vérité Ou par orgueil Ou parce qu'il passe par transgression hein, Ou par rejet de la vérité Ou par satisfaction euh, Par, par, par euh, le fait qu'il n'était pas satisfait de la vérité Ou des choses comme ça euh, a, Donc, Comme l'exemple d'Abu Jahl De Utba ibn Rabi'ah De Shaybah ibn Rabi'ah Et d'autres également euh, L'exemple de d'Abu Talib aussi l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa et d'autres, et d'autres comme ça, il y en a plein comme ça. même J'ai j'ai même rencontré des gens parmi des des, des gens que je connaissais parmi des haïtiens, quand je les ai appelés à l'islam, euh, il, il y en a un qui refusait de se convertir à l'islam, malgré qu'il disait « oui, je suis d'accord, l'islam c'est la vérité et tout, mais moi je peux pas arrêter de manger du porc, parce que j'aime trop le porc ». Et les Haïtiens, ils mangent un... Il y a un de, le, le plat national haïtien, si on veut, le, le plat le plus euh, le plus connu là en Haïti, le, le, celui que les Haïtiens aiment le plus, c'est euh, le griot. Et le griot, c'est du porc grillé. Hein? Et donc, ils aiment tellement le griot. Là, c'est comme il y en a qui, euh, à cause de ça, c'est comme lui, il me disait, moi, je ne peux pas arrêter de manger du griot, donc je ne veux, veux pas accepter l'islam. Malgré qu'il dit, oui, je sais, l'islam, c'est la vérité, mais je ne peux pas me passer de ça. Ah au zôbe là, donc Il y en a un autre qui me dit non, je peux pas devenir musulman, je veux pas abandonner la danse, j'aime trop danser, moi je pourrais pas me passer de ça. Donc c'est des exemples comme parfois pourquoi quelqu'un refuse d'accepter la vérité pour des choses très futiles, alors que si elle réfléchissait cette personne puis qu'elle pensait à qu'est-ce qui l'attend dans l'au-delà, hein, l'enfer éternel pour un petit plaisir ou un poste ou quelque chose de futile parmi les choses de la dunia, tu refuses d'accepter le haq et tu brûles dans l'enfer pour l'éternité pour ça, est-ce que ça vaut la peine? l'afia donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on va continuer la semaine prochaine inshaAllah. subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين